Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Nous avons découvert ensemble, tout au long de la saison, de nombreuses sorties vidéo. Nous les regardons à nouveau tout l'été. Endetté jusqu'au coup dans une affaire de waterbed, des matelas à eau, Didier Travolta, 40 ans, vit au Havre dans le quartier populaire du Grand Large chez sa mère, Madame Grindorge. Il reçoit une lettre de la mère de son fils, Brian, 8 ans, qui vit en Angleterre, lui signifiant qu'il ne pourra pas recevoir le petit cette année s'il n'est pas capable de lui payer des vacances. Alors, il va trouver une solution. Moi, fut un temps, j'ai connu un autre Didier, un Didier, qui avait f i è r e a l l u r Et qui Un torero en bottine s qui défiait les lois de la gravité et qui caressait les stars sans chatouillant les étoiles. Ce Didier-là, on l'appelait Didier Travolta. Il est où, le meneur des b i k i n g s Non C'est pas pour moi, c'est pour mon fils. T'as un fils Le disco est de retour, les gars Oh, l'aide de Jésus. Je participe à la Jeune Fils Academy. Il est où Arrête de me tirer sur la cannelle, la baronne! Je sens qu'il est grand temps de faire fermer quelques clapets! Lui, ta mère! Oh bah, ça c'est de mieux en mieux.、Ça. On va gagner, maman. On va gagner. Disco, une comédie de Fabien Otagnente avec Franck Dubosc, Samuel Le b i h a n Gérard Depardieu, Emmanuel b é a r t Isabelle n a n t y excellente. Un DVD, Studio Canal.